Fubrik von der Zibuya Bahai. Und Mikro Jean einmal inau. wie je aus Dorfschafung vor rassischer Diskrimination en Ziel, der all ist dem Herz leihen. Verehrte Nationen 21. März als einen internationalen Tag für Dorfschaffung vor rassischer Diskrimination gewählt. Aus dem Ulayers wird die internationale Bahá'í-Gemang eine Deklaration zum Thema herausgehen. Sie gehofft die Madame Mary Robinson präsentiert die Kommissarin für die Menschenrechte aus. Hier läuft ihr erst den nächsten Teil von dieser Deklaration. Le rassemblement des peuples du monde dans une relation harmonieuse et créative est le besoin crucial de l'heure actuelle. Suite aux avancées des connaissances humaines qui ont approfondi les liens d'interdépendance et contracté la planète, la principale tâche qu'affrontent maintenant tous ses habitants consiste à jeter les bases d'une société mondiale capable de refléter l'unicité de la nature humaine. La création d'une telle culture universelle de collaboration et de conciliation nécessitera un retour à la conscience spirituelle et à la responsabilité. Il y a plus d'un siècle, Baha'u'llah a affirmé que l'humanité est entrée dans une nouvelle ère de son histoire pendant laquelle les processus accélérateurs de l'unification obligeraient tout le monde à reconnaître que l'humanité est un seul peuple avec un destin commun. En faisant appel à l'humanité pour qu'elle accepte la vérité centrale de son unicité et mettre de côté les barrières de race, de religion et de nationalités qui ont été les principales causes des conflits au cours de l'histoire, Baha'u'llah nous exhorte « Ne vous regardez donc plus comme des étrangers. Vous êtes les fruits d'un même arbre, les feuilles d'une même branche. Il n'y a, dit-il, aucune possibilité de réaliser la paix mondiale tant que le principe fondamental d'unité n'a pas été accepté et mis en pratique dans l'organisation de la société. » Le bien-être de l'humanité, sa paix et sa sécurité ne pourront être obtenus si son unité n'est pas fermement établie. Que vos relations avec vos semblables soient toujours empreintes d'amour d'amour et d'harmonie, de l'esprit le plus amical et le plus fraternal. Si puissante est la lumière d'unité qu'elle peut illuminer toute la terre. L'unité qui doit étayer un ordre social paisible et juste est une unité qui embrasse et honore la diversité. L'unicité et la diversité se complètent et sont inséparables. Le fait que la conscience humaine fonctionne obligatoirement à travers une diversité infinie d'esprits et de motivations ne diminue en rien son unité essentielle. En effet, c'est précisément une diversité inhérente qui distingue l'unité de l'homogénéité ou de l'uniformité. L'acceptation du concept de l'unité dans la diversité implique donc le développement d'une conscience globale, d'un sens de la citoyenneté mondiale et d'un amour pour toute l'humanité. Elle incite chaque individu à se rendre compte que, Étant donné que le corps de l'humanité est un et indivisible, chaque membre de la race humaine est né dans le monde comme gage de l'ensemble. Elle suggère d'ailleurs que si une communauté internationale pacifique doit apparaître, alors il y a lieu de permettre aux expressions culturelles complexes et variées de l'humanité de se développer et de s'épanouir. Aussi bien que d'interagir les unes avec les autres dans des modèles de civilisation en constante transformation. Les différences au sein de la famille humaine devraient être la cause de l'amour et de l'harmonie. De même qu'en musique, l'accord parfait résulte de la résonance simultanée d'un grand nombre de notes différentes. De ce principe fondamental de l'unité des peuples du monde sont nés presque tous les concepts concernant la liberté et le bien-être humain. Si la race humaine est une, il y a lieu de rejeter toute idée qu'un groupe racial, ethnique ou national quelconque est d'une manière ou une autre supérieur au reste de l'humanité. La société doit réorganiser sa vie pour donner une expression pratique au principe d'égalité, pour tous ces membres sans égard à la couleur, à la croyance ou au genre et il y a lieu d'accorder à tous les individus l'occasion de réaliser leur potentiel inhérent et de contribuer ainsi à l'amélioration de la civilisation. Soweit zum Eidendel von dieser Deklaration von der internationalen Bahai Community zum Dach von der Aufschaffung vorrassischer Diskrimination.